One Qibla présente, comprendre le Coran, l'essentiel du tafsir.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 efter Salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, bröder i wa jall, så såg vi i denna video att vi kommer att prata om betydelsen av den allahs vana. Vi kommer att prata om betydelsen av den allahs vana för att förstå allahs vana. Vi kommer att prata om betydelsen av den allahs vana för att förstå allahs vana. Vi kommer att prata om betydelsen av den allahs Al-Jumu'ah qui est la surah numéro 62 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle surah Al-Jumu'ah bien sûr qui porte le nom de Al-Jumu'ah qui fait référence à la journée de Al-Jumu'ah ainsi que salat Al-Jumu'ah comme il va être décrit à la fin de cette surah bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala c'est une surah qui est madaniyatun medinoise Quand on dit madaniya, ça veut dire révéler au prophète alayhi salatu salam. Après sahijra alayhi salatu wa salam, on va voir, incha'Allah, azza wa jal, qu'il y a beaucoup d'enseignements de, très importants pour nous en tant que musulmans. Dans cette surah, incha Allah, tout cela bien sûr sur euh, tout cela, bien sûr, fondé sur le kalam, ça veut dire les paroles, les, en, les enseignements de l'ulama, de le mufassirine, plus particulièrement Tafsir ibn Kathir, ainsi que Sa'adi, ainsi que al-Nasafi, alayhim, rahmatullahi ta'ala. Dans cette sourah وكل كائن حي مدني الى سبحانه وتعالى يسبح لله il nous rappelle subhanahu wa ta'ala que ce qui est sur cette terre ainsi que ce qui est dans les cieux il font le tasbih d'Allah subhanahu wa Le fait d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire subhanallah et de faire l'aibadat d'Allah azza wa jal. Alors ça commence avec un verbe ici là, à, à, à, à, à la un asura. Yusab bihu lillahi, le tasbih il est pour Allah, il est exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fi ce qui est dans les cieux ainsi que ce qui est sur cette terre. Et que Allah subhanahu wa taala, comme il se décrit dans cette sourate ici et dans cette ayat plutôt au début, avec ses quatre noms, de ces noms à lui, subhanahu wa taala, min asmahe husna qu'il est al-malik, le souverain. Ça vient de al-mulk, qui est la royauté. Alors Allah azza wa jalla, lui al-malik, subhanahu wa taala. Al-qaddous, ay al-munazzah wa al-mutahar an al Allah azza wa jalla, il est al quddus Ça veut dire il est le pur, subhanahu wa taala que la connaissance d'Allah, de notre connaissance d'Allah subhanahu wa taala est purifiée de toute quoi, de tout d'imperfection, tout ce qui est tout ce qui est imparfait, tout ce qui est négatif, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa taala comme comme l'injustice, on n'attribue pas cela à Allah wa comme la faiblesse, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa taala et ainsi de suite. Allah azawajalla, il se décrit aussi qu'il est al aziz c'est difficile de trouver un mot en français exact qui quoi est un synonyme ou bien une traduction du nom d'Allah Azza wa qui est Al-Aziz parfois Al-Aziz est traduit comme étant le puissant, ce qui est ici une partie du sens, parfois Al-Aziz est traduit comme étant l'irrésistible subhanahu wa ta'ala mais Al-Aziz al -Aziz, ça vient de al comme on est dans la langue arabe et al ça donne un, quoi, un sens de supériorité ici, un sens de puissance mais aussi de, de supériorité Quand Azza wa Jal, on dit Al-Aziz, bien sûr on peut dire que cette personne c'est Insanun Aziz Ils ont dit parfois quelqu'un qui a aziz ou nafsine. Ça veut dire quelqu'un qui a une sorte de, de fierté. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qu'on peut gagner, qu'on peut avoir facilement. Mais Allah Azza wa il est al-aziz, qui a al-uzza qui est absolu, al-izzatu. Et de ce fait, c'est important de rappeler parfois que quand on comprend les noms d'Allah, et ses attributs, c'est important aussi de méditer sur les implications, les conséquences des noms et des attributs d'Allah. Et parmi ces implications, si Allah, il est Aziz, subhanahu wa il est Al-Aziz, alors sa religion est une religion qui est quoi Aziz aussi. C'est pour ça le Quran Karim il est quoi aziz comme Allah a zal li dit dans une autre sourah le Quran Karim il est aziz l'islam il est aziz les musulmans les musulmans les vrais musulmans les vrais croyants ils sont quoi ils sont aziz a'azzahum Allah ta'ala bi ta'ati nas'al Allah ta'ala an yaj'alna minhum wa lillahil 'izzatu wa li rasulih mu'minin vilken man ifrågasätter. Så vi har en mycket stor del av världen som är i en mycket stor del av världen som är i en mycket stor del av världen som är i en mycket stor del av världen som är i en som är är i en mycket stor del av världen som är i en är som Pas l'islam comme culture. Pour certaines personnes, l'islam, c'est une culture. C'est quelque chose dont ils ont hérité. Euh, certaines personnes associent l'islam à un arabe, l'islam à un maghrébin, l'islam à, à un asiatique. L'islam, ce n'est pas ça. L'islam, c'est d'une ullah al allah subhanahu wa ta'ala. Il a révélé du ciel, des, du septième ciel subhanahu wa ta'ala, qui est pour al-saqalaïn, pour al ainsi que pour le djinn Le vrai islam, c'est un islam qui est aziz. Et de ce fait, ikhwan, allah le discours défaitistes de certains musulmans, certains Islam qui présentent l'islam comme étant quelque chose qui supplie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez un peu d'espace à l'islam, laissez l'islam vivre, même avec certaines conditions, même juste laissez l'islam, laissez un peu de place l'islam. هذا لا l'islam Islam är Dens Allahs, S. B. T. G. Y. Allu, och Allah och wa för Allah, S. wa T. G. Allah är Zawajid, S. B. T. G. Vad är han? Han är den som för Allah är i himlar och på jorden. Alger, Keskosva, Lazi, Europa, Afrika, Amerika, den de certaines personnes parce que eux, ils souffrent d'un complexe, d'infériorité, ils veulent présenter l'islam comme quelque chose qui est quoi som är införjör, men malgré tout, att s'il vous plaît, försöka läsa de l'espace för l'islam. L'islam är dina allahe subhanahu wa ta'ala dinun allahe aziz och l'mu'minu l'a išhu illa azizan billahi subhanahu wa ta'ala. L'izza, det är inte l'arrogan, det är inte l'kibla. Det a en distinkt entre två. Lakin, al det är vad? Det är en, som vi gör de nos jours, det är nog mer än, för att de nos jours, tout le monde, tout le monde de alla, de alla, de alla, alla du monde, det är vad? Det är vad? Det är en, det fiers de ses croyances et de ses, euh, des, et de ses affiliations de ses pratiques et ainsi de suite ce n'est pas convenable que ce soit pour nous et ceux qui le font ceux qui font ce discours ceux qui adoptent ce discours encore une fois de ce complexe là d'infériorité et innahum bi bijarimatin nakra fi haqq dire qu'ils disent ils le cradent envers la prochaine génération, envers leurs enfants, parce qu'ils vont hériter de ce, de ce sentiment-là, de quoi, d'infériorité encore une fois. Alors, mankana celui qui souffre encore une fois de ce défaitisme, de complexe d'infériorité en soi-même, à la rigueur, la moindre des choses c'est quoi? Fall, yulzim bihi nafseho, qu'il le laisse entre lui, entre Allah subhanahu wa taala wa la, wa la yu'ali nabihi, fayakuna fit natanli va être une épreuve pour les autres. Aussi Allah Azza wa Jalla, le quatrième nom qu'il mentionne, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il quoi Al-Hakim. Allah Azza wa Jalla, il est le sage. Mahi Al-Hikmah qui pourrait nous dire c'est quoi la sagesse, c'est quoi la hikmah, comment est-ce qu'on peut définir la hikmah C'est quoi la sagesse Allah Azza wa Jalla, il est le sage, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il aime Al-Hikmah, subhanahu religion de hikmah, on va voir la ayat dans quelques instants, al Al-Qur'an kitab muhkam ihkam ça c'est un autre sens qui se rapproche de cela. Walakin le sens de al-hikma dans la langue arabe, قال العلماء الحكمة وضع الشيء موضعه. Al-hikma c'est de savoir mettre la bonne chose à la bonne place. Faire la bonne chose au bon moment, au bon lieu, dire la bonne chose au bon moment de la bonne façon. Alors de ce fait, c'est contextuel. Ce n'est pas tout qui det är för att Allah Azza wa Jal min adlihi de sa justis, det är att wa Taala. l-hakim, och de så fall, om Allah Azza wa Jal är al hakim Allah Azza wa Jal a décidé de saker, han har gjort några saker, han har gjort några saker, som vi ser här, som vi ser som vi ser till exempel på Al-Nubuwa, som är i Surah Al-Jumuha, och Allah Azza wa الكون بخوة سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى دزيم آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الذي سبحانه وتعالى سست منا أنبياء الله عز وجل كثيت نصت آية كثي Baa'fah qui a envoyé fi al ummiyin auprès de al ummiyin al-ummio c'est quelqu'un qui est illettré certains ulama il dit que ça vient de humo al-humo ça veut dire quelqu'un qui vient c'est comme un bébé quelqu'un qui vient de sortir de, de quoi de la matrice de sa mère quelqu'un qui vient d'être né certains ulama il dit que ça c'est le l'origine du sens umi du mot al alors al-ummio الذي Il y celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Parce que lors du temps du prophète, lorsqu'il a envoyé, été envoyé à l'Hissalat Oussalaam, la tendance générale dans l'Arabie, c'était quoi La partie majeure des gens était illettrée. Il y avait des rares personnes qui savaient lire ou bien écrire. Donc de ce fait, les Arabes, on les appelait al autre Une autre raison pourquoi est-ce que les Arabes... Surtout les arabes de la tribu de Quraysh et ainsi de suite, ils étaient, ils étaient connus comme étant al-oumiyin. C'est parce qu'il y avait une grande coupure entre eux et entre les prophètes al wahy la révélation. Il ne leur restait que quelques traces de la religion d'Ibrahim alayhi al-salam. Et de ce fait, qu'est-ce qu'ils avaient un certain, ici, un certain obstacle, une certaine faiblesse envers certaines personnes C'est qui, qui ces personnes-là Envers Ahlul Kitab, al-Yahuduwa al-Nasara Donc Ahlul Kitab, les gens du livre, ils avaient quoi des... Ils étaient beaucoup plus proches des traces de al Ils ont encore Tawrat ou Al-Injil Même si c'est altéré, même si c'est Muharrafa Voilà qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances ici qu'ils ont héritées de Anouboua, des nations du passé, ainsi de suite. Et les Arabes n'avaient pas toutes ces informations-là. Et attention ici, important de remarquer que lors du temps, encore une fois, de n'est jahili il n'y avait pas les moyens de la connaissance. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moteurs de recherche, il n'y avait pas les encyclopédies, ainsi de suite. De ce fait, toutes les grandes connaissances, même les connaissances reliées à l'histoire, leur source principale c'était quoi La religion. L'université, dans le temps, c'était la religion. Vous comprenez Les experts, les professeurs, c'était... Rijaluddin, les, les hommes de religion. Plus particulièrement, ahlu al-Kitab, les gens du livre. C'est eux qui avaient akhbaru Adam alayhi salam et Nuh alayhis-salam, et ainsi de suite. Alors, les Arabes, ils étaient ummiyines. Hou alladhi ba'atha fil ummiyina. Allah Azza wa Jal, de son bienfait, subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle qu'il leur a envoyé Rasoulan un messager minhum. Qui vient de eux. Lorsque un messager, il vient de vous, alors ça c'est quoi Une double nerme. Pourquoi De un, c'est une noblesse pour vous. C'est une noblesse pour vous. C'est une bonne représentation pour vous. De deux, celui qui vient de ton peuple, celui que, qui vient de ta nation, qui vient de ta culture... Qu'est-ce qu'il a Il a la capacité ou bien tu auras la capacité de le comprendre plus facilement. Par exemple, lorsqu'on parle ici de la langue al الخطاب parce que le Coran Allah Azza wa il l'a révélé Alors les premiers qui doivent trouver ça facile de comprendre le message de Rasulullah c'est qui c'est Al-Ummiyin. ayatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa il avait quatre missions mentionnées dans cette ayah. Afin qu'il leur récite ces versets, les versets d'Allah Azzawajal, les ayats d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Remarquez le mot quoi Tilawa. Tilawa, ikhwan, if Allah Azzawajal, lorsque Cheikh tout à l'heure, ou bien Cheikh dans n'importe quel masjid, quelqu'un qui fait la Tilawa dans le Coran, on sait qu'il y a une façon bien particulière de réciter le Coran, ça s'apprend. Ça s'apprend, ilm tadwid et ainsi de suite, wa rayudalik. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'apprend seulement par le livre, en lisant des livres. Ça s'apprend par quoi? par interaction directe. Cette interaction directe, comment est-ce qu'elle a été transmise de génération jusqu'à génération entre nous jusqu'au temps du prophète, salam, lui qui a enseigné aux anhum comment faire la tilawa du Qur'an. Yatlu kitab allahi subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatina. Wa yuzakkihim. Il les purifie. Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam, il a été envoyé aussi pour purifier ceux qui le suivent. Alayhi Comment les purifier Ça veut dire purifier leur cœur, purifier leur âme, purifier leurs actions. <inaudible> les purifier des pratiques du polythéisme, du le shirk. Les purifier du mauvais comportement, min <inaudible> jahiliya, le comportement du jahiliya, ainsi de suite. Oui. Et aussi, il va leur enseigner. Donc là, rappelez-vous, ils sont ummiyin. Ils ne savent pas. Mais là, Allah, il vient pour leur apprendre. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre Al-Kitab, Al c'est le livre. Donc là, c'est différent de la récitation. Là, c'est quoi C'est comprendre le Coran. C'est quoi le chikma ici C'est la soudna du prophète. À chaque fois dans le Coran, que vous trouvez quoi Al-kitab wal hikmah qui viennent ensemble ça veut dire Quran wa as-sunna wa dhikarna ma yutla fi buyuti kullina min ayati Allahi wal hikma qu'est-ce qui est mal ladhi yutla qu'est-ce qui est récité dans les foyers de ummahatul mu'minin des mères des mères des les épouses de alayhi wa sallam deux choses kitab ça veut dire c'est al-Quran ainsi que kalam nabi alayhi wa sallam les paroles du prophète d'accord L'être humain le plus sage qui a vécu sur cette terre, c'est qui C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, c'est tout à fait normal que ces paroles, on les appelle « hikmah ». C'est des paroles de sagesse. كلامه alayhi sallatu wa sallam. Wa huwa wahyun yuha. Une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Mubin. Là le contraste, non seulement c'est une grande ni'ma d'Allah Azza wa mais si Allah Azza wa Jall l'a envoyé cette ni'ma, à des gens qui connaissent beaucoup il leur manquait seulement quelques informations et là ça vient, ça c'est déjà une grande ni'ma. Maintenant imaginez ce ce ce, ce messager Alayhi Salam que Allah Subhanahu Ta'ala il l'a envoyé, il l'a envoyé auprès de ce peuple qui était dans un égarement qui est évident wa qablu la fi مبين كما قال العلماء كانت فيهم اخلاق الوحوش c'était quoi c'était la loi de la jungle le plus fort qui mange le plus le plus faible كانت فيهم عقائد الجاهليه عقائد الشرك des croyances de shirk et ainsi de suite, des suites des des trucs ils venaient pour voir ils venaient pour demander la vidée des, des devins la divination el kahana alors plein de croyances qui sont en contraire à al haqq et qui ne sont pas Allah a envoyé un prophète pour leur tout cela. Il dit Subhanahu wa taala ». Alors quelqu'un va dire « Est-ce que la bénédiction de Allah azawajalla est spécifique seulement aux Arabes Quelqu'un va dire :« Ça nous parle ici de l'umma. Est-ce que ce bien présence d'Allah Azza cette نعمة d'Allah la wa elle est particulière à ces personnes. La réponse est que non, bien sûr, c'est pour ça que Allah Azzawajal, il dit dans la ayah après wa ainsi que d'autres qui sont de eux qui vont faire partie de leur communauté lamma yalhaqu bihim. Lamma honali al-nafi ça veut dire qui ne les qui ne les ont pas encore rejoint ou bien qui ne les a, qui ne les ont pas encore quoi atteint. C'est qui ces personnes så ulama al de tre viktigaste. De tre viktigaste är att vi har en kultur som är väldigt kulturell. Det är en kultur som är väldigt kulturell. Det är en kultur som är väldigt kulturell. Det är Ça veut dire les gens des tribus, Faris, ainsi de suite. C'est hadith du prophète wa sallam, hadith sahih, hadith d'Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, lorsque land des Sahaba, lorsque cette ayah là a été révélée, ya Rasul Allah, ces qui ces personnes là, lamma yalhaqu Salman al-Farsi. Salman le Perses Faris Alors il a mentionné, alayhi salatu salam, comment est-ce qu'il va y avoir des gens de Faris, des Perses, qui vont, qu vont prendre aussi cette, cette religion. Alors les ulemas, ils disent, C'est toutes les autres nations qui vont se rejoindre par la suite. Pourquoi Parce que c'est tout à fait normal, tout à fait logique, que le peuple du prophète, même si le Rasulullah sallallahu a été envoyé pour toute l'humanité, mais quoi Le premier noyau qui va porter la religion pour la transmettre c'est qui c'est son propre peuple. tout à fait logique. Allah a envoyé chaque prophète à son propre à son propre peuple afin que ce soit des personnes les plus proches, les plus proches de lui. C'est pour ça même le peuple du prophète on le connaît, c'est parmi les bases ici de siratou rasouloullah sallallahu Est-ce que rasouloullah sallallahu dès le premier jour, il a parlé à tous les arabes Là. première chose quoi Il a sélectionné certaines personnes très proches de lui son épouse Khadija radhiyallahu anha Abu Bakr as-Siddiq, "من كان يلتمس Toutes les personnes que le prophète sahars connaissait personnellement et qu'il pensait que cette personne là va accepter l'islam. Après ça Allah azza wa jalla lui a dit quoi? Deuxième étape, Allah azza wa jalla lui a ordonné d'aller parler à tous ses proches. Là, il a quoi rassemblé on connaît tous l'histoire tabat yada bi lahab wa tab quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tabalna kasaira aujourd'hui la il rassemble rasoul allah tous ses proches et ses oncles et ainsi de suite pour le transmettre le message d'allah azza après ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi fassda bi ma tu'mar le jahar bi dda'wa la il parle à tout le monde dans macka Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à faire des voyages pour partir à Ta'if, ainsi de suite. Et plus tard, alayhi sallallahu alayhi il a fait le Hijrah Et là, il a commencé à envoyer quoi Des émissaires vers les autres tribus. Et plus tard, à la fin de sa vie, alayhi sallallahu alayhi il a même envoyé des messagers à qui à aux différents empereurs et ainsi de suite à travers le monde. Donc ici, c'est un développement qui est tout à fait, encore une fois, logique. Lorsqu'on appelle à un message, c'est tout à fait logique de commencer par les personnes les plus proches. C'est eux qui vont être le premier noyau, qui vont par la suite passer ce message-là, qui vont le perpétuer ila as Assa'a. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa akharina minhum lammâ yalhaquou bihim wa huwa al Al-Hakim, Allah Azza wa Jalla, encore une fois, il est Al-Aziz, il est Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala. Taïm. Certains ulamas, un autre tafsyl ici, ou bien un petit détail, Qawluhu ta'ala, Lammā yalhaqubihim. Certains ulamas, ils ont dit, ça c'est un nafi pour toujours, qui ne va jamais les atteindre. Ça veut dire quoi ici Ça veut dire, il va avoir d'autres personnes qui vont bénéficier de cette ni'ma de Al-Wahi, ni'ma du message du prophète, salallahu alayhi wa sallam, Mais qui ne vont jamais atteindre qui le statut des des premiers sahaba radhiyallahu ta'ala anhum la première communauté de rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam et eh bien il y a personne n'a n'a le fadhlum احد personne ne va atteindre un niveau comparable de statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala dans la ayah juste après zalika fadlullah yutih man yasha wallahu dhul fadl العظيم كل ça c'est le fadl d'Allah Azza wa Jalla c'est la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala le Allah. fadl dans la langue arabe ichwani fi Allah Azza wa Jalla quand on insan yatafaddalu alayya qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela implique quand on dit fulan c'est quoi le fadl épargner Offer. Offer. cadeau c'est un peu un Bonus, ça veut dire, c'est lorsque quelqu'un te donne quelque chose qui n'est pas nécessairement ton droit. C'est pas nécessairement quelque chose de, de mérité. Comprenez, quelque chose de plus, ta fadl. El fadl huwa ziyada, dans la langue arabe. Le fadl, c'est un plus, un supplément. Alors, lorsque quelque chose, quelqu'un il te donne, ta fadl ala te dit, ok, allez, je te paye le double prix. Tu vas dire ça, c'est quoi C'est fadlun minka hada fadl Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlullahi yu'tihiman, Yasha, Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala. Il est quoi Al-Hakim Lorsqu'Allah Azza wa Jal il est hakim on a dit tout à l'heure. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, il est le tout sage, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, il sait pourquoi donner à lui plus que l'autre. Plus que Allah Azza wa Jal, par exemple, il a choisi des êtres humains pour qu'ils soient... De profet, en bia, alayhi awaluhum, Adam, alayhi salam, akhiruhum, dernier, Muhammad, sallallahu alayhi salam. Est-ce que quelqu'un va leur envier, va dire, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas aussi un profet Non, ça c'est comme les moucherikins. Certains des moucherikins ont dit quoi Laula nuzila hada al-Qur'anu ala, عظيم لا دي مشتركين Allah azza wajalla fa Allah azza wajalla c'est lui Allah a'lamu haythu yaj'alu risalatahu subhanahu wa ta'ala Allah azza wajalla ilay plus mais aussi un autre point c'est pas seulement al hikma c'est une question de 'izz Allah azza wajalla ilay al aziz Yaf'alu ma yasha, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ni à moi, ni à vous, ni à personne de dire à Allah azza wa jalla, Ya Allah, pourquoi tu as envoyé telle personne comme un prophète, comme les mouchrikins, ils ont dit, ou que quelqu'un va le dire, pourquoi Ya Allah, tu as envoyé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que tu l'as envoyé parmi les Arabes, comme Ahlul Kitab, ils ont dit. On le sait, n'est-ce pas, comme en surat al-Baqarah, on le sait aussi dans Asira, que Ahlul Kitab, les gens du livre, les Yahoud, qu'est-ce qu'ils ont dit Zondia ah, c'est on est on est surpris on est on est choqué on s'attendait que Allah Azawadel on, on voit le dernier prophète qu'il vienne de nous pas de ces gens là les arabes les arabes c'est pour ça ils n'ont pas voulu suivre rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam estakbaru kibr inat alors Allah wa ذلك فضل الله يؤتيه Et si quelqu'un va dire yeah, Pourquoi est-ce que moi je suis pas comme Abu Bakr, je suis pas comme Omar Pourquoi est-ce que je suis pas parmi les, les meilleurs La crème de la crème Et que moi je suis dans quoi le deuxième niveau On va dire quoi On va dire quoi al Azawajal sans Allah är enorm, s. a. w. inte subhanahu wa ta'ala, sittande eller på de meddelande, utan på alla. Alla får fördel från Allah s. a. w. och vi får allt som vi Allah a. du fadl d'Allah en mycket stor fördel. Det är en mycket stor fördel. Det är en mycket stor fördel. Det är Quelque chose de très très intéressant en on remarque, encore une fois Que mycket Allah Azza il a envoyé le meilleur ilm, la meilleure science. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé auprès de qui Auprès de quelle communauté La meilleure science, ça veut dire, s'il y a un point de l'histoire, un point de l'histoire, lors duquel la meilleure science a été accordée à un peuple ou bien à une communauté, c'est quoi La meilleure science, Läget är det värld avdan min al-Qur'an al-Karim. Nu är för att vi är vanade al-Qur'an. Det är för att flera inte al-Qur'an al-Karim. Men allt värld, talen i Allah, subhanahu wa taala, inte bara från Allah, allt är från Allah, subhanahu wa taala. Allt från Allah, subhanahu wa taala. Allt från Allah, subhanahu wa taala. Vad? Det är al-Qur'an al-Karim, mäktigt alayhi. Allah, Azza har gjort al-Qur'an mäktigt ala vad som fanns före al Alors cette science, cet علم, ce العلم là, Allah l'a donné à qui? Est-ce que Allah subhanahu wa taala il aurait ici, il, si il voulait subhanahu wa taala il aurait envoyé quoi? Un prophète, le dernier prophète avec la, le meilleur message auprès d'une communauté de philosophes, min al-falasifa et de docteurs, PhD de grands penseurs Qui connaissent beaucoup d'informations Allah azza il va leur envoyer quoi le supplément maintenant pour que vous dépassiez tout le monde. Lakin ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. c'est subhanahu wa c'est une guidée qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. il élève ceux qu'il veut subhanahu wa ta'ala par al par la révélation par Deuxième partie maintenant de Asura. Maintenant, ça passe à une autre chose. Pourquoi Parce que ça a parlé des Arabes ici. Okay ça parle des Arabes et de Rasulullah s.a.w. et de le karim comme révélation. Et ça parle aussi d'une ni'ma d'Allah azzawajal, d'une bienfaisance. Alors que pour que les Arabes ne disent pas que c'est fini, parce que si la surah, elle s'arrête là, si le message il s'arrête là, plusieurs personnes vont, vont être leurées, vont dire c'est fini, on est les On est les meilleurs, on a été choisis par Allah Azza wa et on est les préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire est finie, le test est fini et le résultat il est là. Là, Allah Azza wa maintenant la deuxième partie de sourate ça parle de la responsabilité, de l'erreur et des failles de certaines nations du passé pour que vous ne fassiez pas la même chose. Ya ayyuhal muslimoun, ya ummata muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit subhanahu wa ta'ala. Mثal الذina hummilut taurata, thumma lam yachmiluha. Ka mthalil chimari, yachmilu asfara. Bi'sa mthalul qawmilladhyena kevbabu bi-ayatillah, wallahu la yahdi lqawma al-zhalibin. Il dit subhanahu wa ta'ala. Mthalul ladhyena hummilut L'exemple de ceux à on a Al-Taurat Kalamullahi subhanahu wa ta'ala Parole d'Allah azza wa jalla Révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala Amusa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala Il l'a chargé C'est comme une responsabilité Il s'en hummila On dit il a été chargé de quelque chose C'est une responsabilité Walakin Alors de un On peut comprendre que le Qur'an al-Karim c'est quoi aussi C'est une responsabilité, tout quand, parce que tout ça c'est la parole d'Allah Azzawaj, révélation. C'est pour ça qu'il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, comme a dit, alayhi wa sallam, wa al-Qur'anu hujatun laqa Qur'an c'est soit une preuve pour toi ou contre toi. Ça s'adresse à qui ce hadith Al-Quran wajatun laqah ou alayk. Kullu man balagahu al-Qur'an. L'erreur ici, c'est qu'il y a des gens qui pensent à celui qui connaît al-Qur'an. Alors il y a des gens qui disent quoi? Alhamdulillah, moi je ne connais pas al-Qur'an. Laisse-tu hafi dans le Al-Qur'an. Lauf kan al-amru hakadha. Lama dach allahu ta'ala al-jahil au lam yam dach al-alim. Si c'était comme ça, alors al-jahil, l'ignorant ça serait meilleur dans le al Balar, tout celui qui a entendu parler qu'il y a la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le Qur'an, qu'Allah Azza wa Jal agir Allah, وجل, Muhammad SAW et qui est capable d'écouter ça faqad quoi faqad qamat alaihi al-hujja wa in ahadu min al-mushriki nastajaraka fa agirhu hatta yasmaha kalam allahi thumma ablighu ma'manah limada yasmahu kalam allah pour qu'il ne disent pas j'ai pas reçu le message je ne sais pas, après ça s'il veut se détourner de le Coran karim il dit j'ai pas le temps de lire le Coran ou bien de l'apprendre ça c'est sans problème ce n'est pas une excuse il va être parmi ces gens là qui sont mentionnés dans le hadith que c'est une preuve contre toi alors Allah Azza wa Jal il nous rappelle que en leur Oh, on, on les a chargés la Al tawrat Allah Azza wa Jalla leur a donné la responsabilité de Tawrat Qui pourrait nous dire c'était quoi la responsabilité De Tawrat C'était quoi la responsabilité de Banu Israël Envers Al Tawrat C'est quoi la charge qu'ils ont Quelle est la charge qu'ils ont Ils ont reçu Al Tawrat Allah Azza wa Jalla leur a envoyé Moussa Et ils ont une charge maintenant Ils ont une responsabilité Amen. Tablir, tablir, c'est de transmettre. Il y a d'autres épreuves. al ou biha. Donc, agir selon la taurat agir en conséquence. Avant l'action, qu'est-ce qu'on a? Al-imanu biha. Barakallahu Et, quoi? Fahmuha. Donc, la comprendre. Fa'hmu. كلام الله سبحانه وتعالى de comprendre le Torah comprendre le message d'Allah Azza wa Jall et avant de comprendre le il y avait quelque chose ils avaient aussi une autre charge que nous on n'a pas al c'est une charge de moi que nous avons ils avaient une autre charge qui était quoi de préserver at Torah bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi Shuhada, Allah azza wa jalla, les nations du passé il leur a donné quoi la responsabilité de préserver leurs livres pour qu'ils ne soient pas altérés, pour qu'ils ne soient pas oubliés. Pour Al Karim, ça, Allah azza wa jalla nous a envoyé, nous a enlevé cette charge. Inna nāḥnu nazzallna dīkra wa inna lahu. C'est Allah Azza qui préserve le Coran lui-même. Mais pour ce qui est des autres étapes, c'est la même chose. Nous avons ici la charge de comprendre le Coran, nous avons la charge d'agir, en conséquence, ça veut dire de le mettre en application. Et nous avons la troisième charge, comme le frère l'a dit, de le transmettre. De le transmettre, ça veut dire de passer le Coran, comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors tout ça ça rentre dans le sens de al iman biha c'est ça ce qu'on appelle ici al iman bitawrat pour eux et pour nous al iman bil quran al karim iman bil quran karim c'est pas de dire le quran kalam allah c'est pas ça ça s'arrête pas ça l'iman al iman c'est quoi de faire de tant mieux pour comprendre le message de Coran, Karim, Kalim de faire de tant mieux pour le mettre en pratique de faire de tant mieux aussi, pour passer le message de Allah subhanahu wa taala. wa al est äi, det tabbioner har det tabbigh, sulkilumad amqat, som var det. Muffeserun kom till gamla Diz, alla ärsas är responsabilitet. Läkern, de de Allah, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, Juste parce que quelqu'un il a appris le Coran le kalim on dit حَمِلُوا لِكِتَابِ اللَّهِ Pas nécessairement. Parce que quelqu'un qui a appris le Coran, mais qui savait aller complètement à à côté de le Coran. هذا là, يَنْبَغِيْ أَنْ يُسَمَّا مَاذا؟ حَمِلَا لِكِتَابِ Il le porte, Kitab Allah subhanahu wa ta'ala, parce que qu'ici, dans Al-Taurat, Allah Azza wa Jalil dit quoi تُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا Alors, c'est quoi leur exemple, ces personnes-là كَمَثَلِ الْحِم يحمل أصفار الله عز c'est comme l'exemple d'un nan sur lequel on va faire porter quoi asfar اي الكتب العظيمه des tomes de livres des livres imaginez des livres pleins de science on va les mettre sur un nan est-ce que cette nan là va en bénéficier il ne va pas en bénéficier alors il dit subhanahu wa ta'ala bi samathal qawmin alladhina kazzabu bi ayatihi C'est tellement un mauvais exemple à suivre. Qui aimerait être comme ça Mais il dit, subhanahu wa ta'ala, al qawm allazina bi ayatillah. Ça, c'est l'exemple le, de, de la communauté ou bien de n'importe quelle personne qui a renié, kazzaba ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Les le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, encore une fois, est que, al est-ce que les yahoud est-ce que les gens du livre, est-ce qu'ils ont dit al-tawrat, al-tawrat, Kit Kitab Allah, est-ce qu'ils ont dit que tawrat ce n'est pas la parole d'Allah Non. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent que tawrat c'est la parole d'Allah Azza. Et qu'ils ont renié son message, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi, encore une fois, c'est parce qu'ils ont essayé de l'altérer ou bien de ne pas agir en conséquence. Ils n'ont pas pris la responsabilité ici de mettre en pratique Kitab subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala, Wallahu la yahdi al al Allah azza wa il ne guide pas les gens qui sont dhalimine, qui sont injustes. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que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 Alors ici c'est quoi le zulm Le zulm ici c'est celui qui ne cherche pas la vérité Celui qui ne cherche pas le haq Al-mukabir Celui qui cherche à suivre son hawa Allah azza Il ne le guide pas Il ne le guide pas Souvent on pense qu'il y a des gens Lui il n'est pas guidé Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais lui expliquer Comme ça il va être guidé Il va suivre le haq Pas nécessairement Parce qu'il y a celui qui est sadiq Il y a celui qui est, صادir, celui qui est sincère Allah azza wa Allah subhanahu wa Va l'aider à trouver Quoi men celui som vi säger en franské, en agenda kär, på grund av honom, han har d'autres intentions, d'autres intérêts än att kärcher l'haq, än att la vérité. Lui, det sert a rien d'essayer de le guider. Du fattar, tant mieux. alayhi Men efter det, Allah Azza wa il ne le guide pas. Pourquoi? Parce qu'il est vallim. L'intention, au départ, n'est pas la bonne intention. subhanahu wa ta'ala قول يا أيها الذين هادوا Inza amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas Fatamanna ul mawta in kuntum sadiqin Allah Azza wa Jal il s'adresse aux Yahouds Et ici plus particulièrement aux Qui étaient dans le temps du prophète sallam, Qui était filmadina et ainsi de suite Inza amtum Puisque vous prétendez Que vous êtes les aimés d'Allah Azza wa Jal Vous êtes l'élite, les meilleurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Que vous êtes bien au-dessus du reste des êtres humains, que vous êtes les préférés d'Allah Azza wa Jal. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, al-mout, Alors souhaitez la mort si vous êtes... Véridique, parce que le sens ici c'est quoi Si on prend, il y a deux, deux avis de l'ulama, de la tafsir ici, le premier avis qu'on va commencer avec, ça veut dire, souhaiter la mort, dites que Azza wa nous accorde la mort. Y'a Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le sens ici Ça veut dire si vraiment, si qui, qui ici, qui parmi nous ici, de façon logique encore une fois, qui ici parmi nous, si il était convaincu An Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla Il t'aime, il est satisfait de toi Tu es parmi les meilleurs auprès d'Allah Azza wa jalla. Qui n'aimerait pas quitter ce monde maintenant Tout de suite, qui n'aimerait pas ça Tout de suite, maintenant. Alil Jannah, tout de suite, maintenant, Inch'Allah. Ou ta'ichou fi ridouanillahi subhanahu wa ta'ala. Fini les problèmes de la vie, tout de suite, sur place. Ta'tanazzalu alayhimul malaikatou. Alla ta'khafu wa la tahzanou abshiru biljannah tilla ti kuntoum. Tu'adoun, tous les problèmes de la journée, toutes les tâches, tout, tout ça, ça va partir en un seul instant. Alhamdulillah. Alors, qui ne souhaiterait pas ça Alors celui qui ne souhaite pas ça, ça veut dire quoi Soit il sait vraiment qu'il est sur un chemin d'égarement, ou bien pour le mot mais la moindre des choses c'est qu'il craint ne pas être préparé ou il tauba et an yastazid min salih il fait encore plus de amal salih comme comme les sahaba ta'ala anhum ils étaient. Typ, le deuxième sens ici qui est inshallah azza wajal le plus fort ici comme le mentionne Imam Ibn Kathir ta'ala et d'autres C'est que ici ça parle de quoi? Ça parle plus particulièrement de El Mubehala. C'est quoi El Mubahala pour ceux qui ne savent pas? El Mubehala, le prophète والسلام, il l'a fait avec les musulmains, il l'a fait avec les chrétiens, avec les il l'a fait aussi avec les yahoudes. C'est quoi El Mubahala C'est que ce parce que lui il est Rasoulullah et qu'il disait non non non non toi tu n'es pas sur le Haq et lui il, sait, il est Rasoulullah est alaihi Alors quoi? Venez tous, on va faire dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les invite tous, venez. Vous allez amener vos, vos ulama et vos familles, ainsi de suite. On va faire du'a. Que celui parmi nous qui est zalim, qui est sur l'égarement, qui est sur al-dalal, qui n'est pas sur la vérité, que Allah azza wa il lui accorde la mort maintenant, tout de suite. Dans sourate al-Imran, Allah azza wa mentionne cette moubaha explicitement pour ce qui est de quoi De nasara. Fakul ta'alaw allu, nådgo äbnåna och äbnåkom, och nisåna och nisåkom, och wa och anfosskom. Dåmna betehill, fåmna jag allånt ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Fåtmana och död, om ni är ärliga, svarade de med möbähla, att alla befästa är med dig. De jøde, alla sittar i fred och säkerhet. Så kom och gör möbähla mot Rasulullah, som är den som är på rätt väg. Om och vi kan säkert att Quoi? les dégâts sont sont garantis et seront et seront immédiats yad billahi subhanahu wa ta'ala c'est pour ça bien sûr qu'ils ont refusé de faire cette mubahala avec Rasulullah sallalahu alayhi wasallam lorsqu'il a fait l'annonce ou bien lorsqu'il les a invités vers la mubahala alayhi salat wa salam c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala wa la yatamanunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim Ils ne vont jamais souhaiter la mort. Jamais, jamais, jamais, jamais. Que ce soit sous le premier sens, ou bien que ce soit le deuxième sens ici qui est de faire cette fameuse mubahala. Pourquoi À cause de ce que leurs mains ont fait. Ça veut dire à cause de leurs actions antérieures. Ils le savent très bien. Chacun parmi eux, il sait, il connaît son passé. Alors quelqu'un qui a fait beaucoup de mal entre lui, entre Allah Azza wa Jal, « Ben l'insanu ala nafsihi » basira, ولو ألقاء ما عاديرا. Hilla börja rojans att jag person och jag är öppen Allah Azawajel och jag vet att jag är Allahs hjälpare och så vidare. Och när han ringer på mina huvuden, då kan de både säga att han är Attaché à l-hayat. Les plus attachés à l-hayat. Nimporte quel. Laissez à l-hayat. Pas la vie. Parce que la vie ici. Ma'rifa, c'est quoi? Hayatun laha? Cha'an. Non, non. A hayat Nimporte quelle vie. Juste, je reste vivant. Pourquoi? Ça, c'est l'état de celui qui sait vraiment que dès qu'il rencontre Allah Azza il va être dans le trouble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 A mort en yalka Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait que la mort elle va arriver. Alors la meilleure chose yatoubou ilallah subhanahu wa ta'ala. Yusahihu amalah. Il va revoir ici le droit. Ainsi de suite. Et après ça il laisse le reste à la miséricorde. Rahmadallah subhanahu wa ta'ala. Ba'da dhalik. Dernière ayah pour aujourd'hui incha'Allah. Yaqul allahu subhanahu wa ta'ala. Qul inna al alladhi tafirruna minhu. fa'innahu, innahu mulaqikum. Dit la mort que vous fuyez. Al mawta ladhi tafirruna minhu Et ça c'est pas seulement ahlul kitab Ça s'adresse à nous tous C'est un rappel d'Allah azzawajal Qul inna al mawta La mort que vous fuyez Comment est-ce qu'on fuit la mort Comment on fuit la mort C'est quoi ça Al mawta ladhi tafirruna minhu Nafirru min asbabihi On va fuir les causes de la mort Ça encore une fois c'est un instinct humain Ce pas alors l'être humain, il est malade, il va voir le médecin, il y a quelque chose de dangereux, il ne veut pas être là, il veut, il veut essayer de, de s'éloigner des risques et ainsi de suite. Alors il nous rappelle subhanahu wa ta'ala que ici comme disent les ulamas, la yurni qadarun min hadar. Alors ici, ou la yurni hadarun min qadar, que le qadar d'Allah azza wa jal, le ajal, qu'on ne peut pas, quoi, l'échapper. C'est pas seulement, on ne va pas l'échapper, Allah Azza wa ici, si on regarde ici, comment est-ce que c'est exprimé dans l'air. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ C'est la mort qui va venir nous rencontrer. Lorsque c'est al qui Malak al l'ange de la mort, c'est lui qui va venir à notre rencontre. On a beau essayer de fuir, de trouver refuge, de fuir des ennemis, quelqu'un va dire, il y a des gens qui, qui sont mes ennemis, j'ai peur de tel, bien sûr, tout celui... En On connaît tous plein d'histoires, que ce soit des histoires, des histoires contemporaines ou bien même en Qassas Il y a plein d'histoires comme ça de Ajaib, des gens qui ont fui la mort et qu'après ça, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé la, la mort là où ils ne s'attendaient pas. Donc, en fuyant la mort, et en disant je fuis la mort, je fuis le risque » et ainsi de suite. C'est là où la mort, elle est venue pour les rencontrer. « Il dit « Et là, après la mort, qu'est-ce qui arrive Vous allez revenir vers Allah Azza wa Jal qui est Alim, celui qui connaît Al-Ghayb, l'invisible, ainsi que Al-Shahada, le visible. L'invisible, ça veut dire ici, dans le contexte de ces ayats, Al-Kadib. La réalité du cadib, des, des mensonges que vous êtes en train de dire, que vous, vous êtes les préférés d'Allah Azza wa et que vous êtes de bonnes personnes, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos cœurs, et ce que vous savez vous-même. Il connaît, subhanahu wa ta'ala, cela, et il connaît plus. Et Allah Azza wa aussi, il est alim al-ghayb, et aussi alim ash al shahada On a deux mondes ici. On a deux mondes du de ghayb, et le monde de ash shahada Le monde du visible, le monde de... L'invisible. Le monde du visible, c'est ce qu'on peut voir. Ici, tout celui, alhamdulillah, il, y a, des, il y a des yeux qui sont en santé. Il peut voir à peu près la même chose qu'on est en train de voir ici. Les manteaux qui sont là-bas, les lumières, les personnes en voient tel et tel et tel frère, etc. Mais, le c'est quoi Il y a plein de choses dans cet espace que nous, on ne peut pas voir. Que ce soit des créatures, des malaïques. Fybaitillahi azzawajan, a l'extérieur, bien sûr, il y a shayatinu, al-jinniwa, al-ins, mais pour alam, al-gay, bien sûr, c'est shayatinu, al-jin, mais aussi, c'est pas seulement les créatures, ça veut dire vivantes, il y a d'autres choses, il y a niyat ici, chacun de nous, maintenant, il a quoi, il a des plans, des pensées, kada, kada. alors ça, c'est الغيب que moi je ne connais pas et toi tu ne connais pas il aime Allah subhanahu wa va vous informer de ce que vous étiez en train de faire ça veut dire la chacun de nous au jour il va lui montrer quoi sahifa qu insha Allah azza wa lors de notre prochaine séance bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala on va continuer avec la troisième partie de cette sourate qui nous parle de salat al-jumu'ah de la journée de l'jumu'ah et de salat al-jumu'ah et c'est pour cela qu'elle s'appelle sourate al-jumu'ah wa'allahu ta'ala a'la wa'a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi al